Shalom, bien aimé dans le Seigneur, bienvenue à la lecture de notre dévotionnel quotidien qui est la rhapsodie de réalité. Et le thème de ce dimanche 24 septembre 2023 est « Christ et son Église ». Éphésiens chapitre 1 verset 22 à 23 dit « Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps la plénitude de celui qui remplit tout » en tous. Parce que Christ dit Christ et l'église ne font qu'un. Il est la tête et nous, l'église, sommes son corps. Nous sommes inextricablement un avec lui. Dans Actes chapitre 9 versets 3 à 5 par exemple, nous avons une référence claire à l'union de Christ et de l'église dans le dialogue entre le Seigneur et Saul de Tasse qui deviendra plus tard Paul. Ce message dit Comme il, Saul, était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Actes chapitre 9 verset 3 à 5. Avant sa conversion, Saul ravageait l'église primitive et persécutait les chrétiens partout jusqu'à ce qu'il rencontre le Seigneur qui l'a intercepté et lui a demandé, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu Acte chapitre 9 verset 4 Le Seigneur s'identifie intimement à l'Église, une offense ou un mal commis contre l'Église est commis contre Jésus. Le Seigneur en fait une affaire personnelle parce que nous sommes de la même souche. Il est le cep et nous, l'Église, sommes les sarments. Il est la tête de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. Colossiens, chapitre 1, verset 18. La tête et le corps ont le même nom, la même autorité et la même identité. Ensemble, nous sommes appelés Christ. Nous avons été baptisés dans le corps de Christ. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 27, dit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13, dit « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous été abreuvés. » « D'un seul esprit. L'Église ne répond pas à un nom différent de celui de la tête ou du corps qui est Christ. Ceci pour vous aider à voir qui vous êtes, où vous êtes et ce que vous avez. Vous ne faites qu'un avec Christ. Lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, vous êtes ressuscité avec lui. Maintenant qu'il est assis sur le trône, vous êtes assis avec lui à la place de la domination, de la gloire et de l'autorité. Béni soit Dieu. » À présent, nous allons faire cette prière ensemble et vous allez répéter après moi. Père béni, comme tu es impressionnant, merci pour mon unité inextricable avec Christ. Merci de m'avoir fait entrer dans une union et une identité aussi sublime avec le monarque de l'univers. Maintenant, je suis assis avec Christ au lieu de domination, de gloire et d'autorité où je règne et gouverne sur les circonstances et les situations par la puissance du Saint-Esprit Amen. Passez une excellente journée en Jésus-Christ. Cette lecture vous a été offerte par l'Église christ Embassy. RDC. Rejoignez-nous dans la sponsorisation et la distribution de 2 millions de copies de RA absolue des réalités à travers toute la RDC. Pour tout contact, appelez au 081-174-2196, 081-174-2196 ou au 099-110-1001. 099 110 1001. Que Que Dieu vous bénisse